Eric Adog a la mise en onde. Vous écoutez la radio Isangani, votre station préférée, mettons depuis Bujumbura, où il est h 55, 5h55, 56, pardon, à New York. Et bienvenue à cette édition dont voici d'abord l'essentiel. À la une, ce retrait du Burundi, de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant réclamé par le Burundi, qui dit « Aujourd'hui, se réjouir de cette déclaration, vous l'entendrez dès le début de cette édition ». Les syndicats des travailleurs du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de élevages regrettent qu'ils soient qualifiés de perturbateurs de l'ordre public. Vous l'entendrez également dans cette édition, le, dans ce journal également. On va partir à la rencontre d'une femme administrateur aujourd'hui. C'est l'administrateur de la commune Makamba. Jérôme Hakidimana nous fera son portrait. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour, oh, Je vous le disais tout à l'heure, le Burundi a été retiré de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis ce vendredi. Cette déclaration a été faite par le président de ce Conseil de sécurité des Nations Unies après son adoption par les 15, mois, les 15 pays que comprend cet organe. Cependant, ce Conseil onusien de paix et de sécurité trouve qu'il reste encore beaucoup à accomplir pour faire avancer la réconciliation nationale, les valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme sur son compte Twitter, le ministre des Affaires étrangères a accueilli avec enthousiasme cette déclaration tant réclamée par le Burundi. Des précisions avec Evariste Nzikovanyan. Son Conseil de sécurité prend note de l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays et des mesures prises pour lutter contre l'impunité ainsi que des progrès réalisés concernant certains aspects de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. Même si cet organe onisien constate les progrès réalisés jusqu'à présent, le Conseil souligne aussi qu'il reste beaucoup à accomplir pour faire évaluer la réconciliation nationale, la promotion de l'état de droit et d'un système judiciaire indépendant et efficace la préservation de l'espace démocratique et le respect des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression y compris pour les membres de la presse et les acteurs de la société civile la consolidation de la paix la cohésion sociale et le développement Lors du récent débat général de la 75e Assemblée Générale de l'ONU, le Burundi à travers son président Evariste Ndaichimie a demandé qu'il soit retiré de l'agenda de son conseil de sécurité expliquant qu'il y a été inscrit arbitrairement pour des raisons politiques. En ce qui concerne la présence du Burundi à l'agenda du Conseil de sécurité, nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Burundi se trouve arbitrairement sur l'agenda du Conseil de sécurité pour des raisons politiques et des intérêts égoïstes de certaines puissances qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple burundais qui ne constituent en aucune manière une menace à la paix et la sécurité internationale. Ce texte exprime également les préoccupations du Conseil sur les violations des droits humains et exhorte le gouvernement burundais à coopérer avec l'ONU pour surmonter ces problèmes. Avec ce début d'une nouvelle phase pour le Burundi, le Conseil est pris le secrétaire général et deux cesser de faire rapport périodiquement sur la situation burundi, précisant que la situation dans ce pays sera désormais couverte dans le cadre des rapports réguliers du secrétaire général sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se félicite de l'engagement pris par le président Daichimiye de renforcer les relations de son pays avec la communauté internationale qui demande de coordonner les efforts afin d'aider les parties prenantes burundaises à appliquer l'accord d'Arush qui a contribué à soutenir une décennie de paix au Burundi. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, se réjouit du retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Burundi a été inscrit sur l'agenda surchargé du Conseil de sécurité des Nations Unies suite à la crise de 2015. Merci Evariste Ndikobanyan à l'écoute de l'autre jour un rôle important. Dans la réconciliation des partis en conflit, Alain-Joseph Hatungimana, psychologue et membre de l'organisation Psychologues sans vacances, dit que si l'écoute manque des soupçons et fausses accusations, persistent et peuvent conduire à des cycles de violence. Il conseille aux gens de faire de l'écoute un usage pour la résolution des conflits suivis. Si on ne s'écoute pas, euh, des conséquences sont là. Un, on est en insécurité. Parce qu'on a toujours tendance à pointer le doigt chez l'autre. C'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui a commencé, c'est l'autre a fait ceci, ceci, ceci. Alors, comme je vous disais, l'écoute, on se met dans la place de l'autre. Si on ne se met pas dans la place de l'autre, c'est-à-dire moi, je vais parler de l'autre et en parlant de l'autre, je vais, ben, même s'il aurait fait quelque chose... Je dois mettre quelque chose... Euh, voilà, je vais surdoser. Je vais mettre du levure à son message pour que l'autre, une autre personne qui va écouter va pouvoir porter la haine à, à cette personne. Donc, c'est une chaîne. C'est une chaîne de messages euh, qui va d'une personne, d'une bouche à l'oreille et qui va vraiment euh, pousser à ce que des familles, des pays soient en conflit Parce qu'il y a une, personne, une seule personne qui a lancé un message de haine. D'abord, écouter, c'est respecter l'autre. Si on prend le temps d'écouter la personne, on le respecte, on lui donne le temps et on l'aime. Mais si tu portes à entendre l'autre, donc ça fait rien. Dis-moi. En kirundi, vous connaissez, il y a deux mots. Euh, des fois, on dit euh, "vuganda Est-ce que vous comprenez? "Vuganda Alors, parle, je t'écoute. Si tu parles, c'est à dire que, voilà, je peux écouter ou non. Mais si tu dis vous, vous, vous, est n'est-ce que vous trouvez ce démon » C'est-à-dire d'abord il y a du respect. Et en respectant cette personne, c'est là où vraiment tu vas sentir son vécu, tu vas sentir son problème, tu vas te situer dans sa place et trouver qu'il y a de l'amour dans l'écoute. C'était Alain-Joseph Atungimana, psychologue et membre de l'organisation « Psychologue sans vacances ». Après une courte pause, on va parler de euh, l'agriculture la de l'avenir. À 13h04, dans les yeux de la radio Isanganilo, la même heure à Gitega, la capitale politique, certains représentants des syndicats de travailleurs du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Disent qu'il y a encore certains employeurs qui voient les représentants des syndicats comme des perturbateurs de l'ordre public. C'est ce que déplore le secrétaire adjoint du syndicat AEDER, des fonctionnaires de ce ministère. Le secrétaire général de la Fédération des syndicats de ce ministère trouve que des dotés employeurs sont contre la transparence. Arthur Kavarouchi. reportage. Nestor Ndaichimier est le deuxième secrétaire du syndicat EDR et des fonctionnaires du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Il indiquait que leurs employeurs n'ont pas encore bien compris l'importance des représentants des autres travailleurs. Vous savez que les syndicats, il y en a toujours des gens qui n'apprécient pas le fonctionnement des, des, des syndicats parce que vous savez, si un membre syndicaliste trouve des difficultés et qu'il veut les mettre en évidence alors les chefs de centre de responsabilité ou de certains directeurs n'apprécient pas quand même ces actes de dons syndicalistes Cependant, même si cela est ainsi, il y a certaines questions qui ont déjà trouvé solution grâce au dialogue indiquait il Pour le moment, vraiment les relations se portent bien rien n'empêche qu'on peut avoir l'un ou l'autre problème jusqu'à ce jour On n'a pas connu vraiment un grand problème parce que même si des petits problèmes, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut aller en retraite alors qu'il a encore quelques années pour travailler, on a essayé de montrer, noir sur blanc, que la personne, même s'il part, qu'il lui restait encore deux ou trois ans par rapport à, à son âge réel. Et vraiment, Dieu merci le ministre, ne nous a jamais rejetés. Il a essayé de nous entendre et la solution a été trouvée. Tarsis Gahung, secrétaire général de la Fédération des syndicats du même ministère, Féboutra, demande à toutes les parties de savoir ce qui lui est permis et ce qui ne l'est pas. Euh, je crois que le plus simple, c'est qu'il faut privilégier le dialogue. Il faut aussi que la loi prime. Donc, il y a des textes qui sont écrits, mais il faut qu'ils s'en soient suivis. Donc, je dirais deux choses, deux solutions. D'abord, le dialogue, pour qu'ils puissent échanger sur toutes les questions qui surviennent au niveau du monde du travail. Mais aussi, il faudrait que la loi soit suivie, et par les travailleurs, et par les employeurs. Quant à certains employeurs qui voient que les leaders syndicaux sont des perturbateurs, ce secrétaire général dit que ces derniers ont des choses à cacher. On voit qu'il y a certains employeurs, je crois qu'ils sont minimes actuellement, qui croient encore que faire la chasse aux syndicalistes serait une solution. Mais pour ces employeurs je leur dirais que c'est une mauvaise voie. Parce que quand il y a un problème dans une société, quand il y a un problème dans une entreprise donnée, le meilleur moyen de trouver une solution équitable, une solution durable, c'est qu'ils puissent s'asseoir ensemble, Pour qu'ils dialoguent et pour qu'ils trouvent une solution qui sera profitable et pour l'employeur et pour les travailleurs. Cette fédération des syndicats, des fonctionnaires du ministère et en agriculture, dans ses attributions, febutra est en train d'aider ses membres qui ont des dossiers qui n'ont pas encore été régularisés. Depuis qu'il est égard, tu as Merci Arthur. Tant qu'on est à Guitega, la pauvreté et l'ignorance sont les causes de la non-affiliation aux assurances médicales, indique certains habitants de la province Muramvia, c'est au centre du pays. Le coordinateur national de l'ONG Memisa, qui accompagne les mutuelles de santé dans les provinces de Muramvia et Mouyinga, a précisé que le taux d'adhésion n'est pas satisfaisant et invite toute la population à une adhésion massive. Depuis Guitega Gérard nibigira. reportage. Une femme rencontrée au chef-lieu de la province de Mouranvia, dit qu'elle n'est membre d'aucune mutuelle de santé faute de moyens, car sa pauvreté ne lui permet pas d'avoir des cotisations exigées. Toutefois, elle indique que quand ses enfants tombent malades, elle a des problèmes de les faire soigner et révèle qu'elle vit du petit commerce dans d'un inférieur inférieur à 15 000 francs -bours. Un jeune homme rencontré au même endroit lui avoue qu'il ignore l'existence d'une certaine mutuelle de santé, d'où il réclame des informations irrelatives. De son côté, le coordinateur National de l'ONG Memisa qui accompagne les mutuelles de santé des provinces de Moramvia et Muyinga docteur Ngounziza Edouard, révèle que le taux d'adhésion n'est pas satisfaisant et invite la population de tout le pays à adhérer massivement aux différentes mutuelles de santé. Il est vrai, la population n'adhère pas au rythme qui était souhaité. Et pour le moment, ce que nous disons à la population, c'est qu'elle passe au niveau des mutuelles de santé pour avoir les informations nécessaires. Ça, c'est un. et Deuxièmement, c'est un appel que nous lançons à la population. Non seulement la population des provinces de Mouininga ou de Mourandia où nous avons les métiers de santé donc il faudrait que toute la population sente qu'il y a encore du temps pour s'affilier dans les mutuelles de santé pour bénéficier d'une assurance maladie surtout que souvent la maladie surgit au moment où personne ne s'y attendait donc tout ça quand on est affilié à une mutuelle communautaire de santé on a plus de facilité de se faire soigner C'est au moment où ce vendredi à Mourandia il a été créé une fédération regroupant toutes les mutuelles de santé de deux provinces Mourandia et Mouininga Yinga, encadré par l'ONG Mémissa, depuis Mourambia, Gérard Nibigira pour la radio Isangani. Merci Gérard Nibigira depuis Mourambia au centre du pays. Cette fois-ci, rendons-nous au sud, parlons de la commune Makamba, qui est, est en province Makamba, et qui s'est de, dotée depuis près de quatre mois d'une femme administrateur communale. Cette autorité dit n'avoir pas, pas encore rencontré des difficultés connotées comme impact négatif d'une femme administrateur et qu'elle est en bon terme avec ses conseillers, bien qu'ils soient des hommes. Et notre correspondant depuis Makamba Jerome Hakidimana nous fait le portrait de cet administrateur communal. Zuena Irakiza, c'est l'administrateur de la commune Makamba, récemment t'élit lors des précédentes élections. Suivre ses études, même si les obstacles chez une fille musulmane de cette époque ne manquaient pas, lui a été facilité par ses parents, indique-t-elle, car ils étaient des intellectuels. Elle s'est lancée en domaine politique après avoir consulté son mari, d'autant plus que la politique était sa passion. Elle indique que dans sa vie quotidienne, elle aspire à arrondir les angles A la meilleure vie, raison pour laquelle elle s'est également lancée en politique. Après avoir vu que les femmes en ont également trois comme les hommes, toutefois, elle souligne qu'elle a d'abord consulté son mari et ce dernier lui a facilité la tâche. Élu l'administrateur de la commune de Makamba il y a de cela plus de quatre mois, zwena il a causé d'y n'avoir pas encore rencontré de difficultés spécifiques à elle parce qu'elle est uniforme. Par ailleurs, Elle fait savoir qu'elle est sur base aux notions en leadership acquises au cours de son cursus. Euh, elle signale qu'elle a eu la chance de suivre les notions de leadership au cours de son cursus. Qu'elle doit savoir qui est-elle, où est-elle, quelle conversation adéquate selon la personne avec qui elle est et où elles sont. Elle indique qu'elle met toujours les barrières dans son vécu de tous les jours et dans son travail quotidien. Son souhait est d'administrer et que tout citoyen se batte en ce qui est de son pouvoir pour développer leur commune. Elle a que qu'elle aimerait que tout citoyen travaille avec intérêt, de voir le succès dans son œuvre, se respecter mutuellement et ne pas échapper à ses responsabilités. Zwena Irakiza, native de la province Muyinga, fait la deuxième forme à la tête de la commune de Makamba dans son histoire. Jérôme Akizimana depuis Makamba. Merci Jérôme Hakidimana et cet administrateur de Makamba, Zouéna Irakiza. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci. Merci également à Eli Kadogo qui l'a mise en onde. Et Eli Nibel Nibigila moi j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi, mais juste après, Jean Bosco Ndouimana va me rejoindre pour la revue de la presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Des payeux mairies, des examens identiques dans les écoles du même réseau scolaire, titre le journal La voix de l'enseignant. Après avoir exigé aux écoliers et élèves d'être en classe depuis 6h30 du matin pour faire l'étude obligatoire, La direction provinciale de l'éducation de la mairie de Bujumbura vient de demander aux directeurs communaux de l'éducation de son ressort d'organiser des examens de fin du premier trimestre par réseau scolaire. Ceci regroupant des écoles proches les unes des autres. Les enseignants des cours faisant objet de concours ou d'examens d'état, respectivement pour le quatrième cycle et le cycle post-fondamental, choisissent les examens qui sont envoyés par leur direction communale de l'éducation Pour le tirage au sort de ce qui doivent être faits, explique ce journal. Les autorités estiment que les enseignants vont doubler d'efforts pour enseigner afin de ne pas être classés derniers. Ce confrère souligne que les enseignants ne croient pas en cette stratégie et trouve par contre que c'est un travail supplémentaire inutile. Et si les autorités veulent améliorer les résultats, il faut qu'elles améliorent plutôt les conditions de travail rapporte cet hebdomadaire de l'éducation. « Économie, les hôteliers retrouvent le sourire », écrit le journal Iwachu. En effet, explique son confrère, depuis l'ouverture de l'aéroport international Mercurio Nadaye, les hôteliers rencontrés sont unanimes, en léger mieux s'observent. À l'origine de cette bouffée d'oxygène, poursuit cet hebdomadaire, le confinement de trois jours exigé pour tout voyageur étranger au Burundais dans l'attente de ses résultats au dépistage à la COVID-19, devant au préalable avoir réservé une chambre avant de fouler le sol burundais. À cet effet, rappelle le journal Iwachu, une liste de 29 hôtels bas. Moyen et host standing sélectionné par la Chambre de l'hôtellerie du tourisme du Burundi, l'Office national du tourisme et le ministère de la Santé a été établi. Pour une reprise économique effective, les hôteliers demandent la réouverture des frontières terrestres et maritimes, écrit toujours Iwachu. Économie toujours, mais en bémol, le marché noir se noircit davantage, s'exclame Burundi Echo au regard de l'écart qui se creuse de plus en plus entre le franc burundais et le dollar. Sur le marché de change officiel, un dollar s'échange contre 1957 francs burundais. Pour ce journal spécialisé dans les questions économiques, cette dépréciation de la monnaie locale enfonce l'économie. La tendance d'une spirale inflationniste se dessine et cela risquerait de perturber les échanges commerciaux. Et selon NetPress, une large majorité d'investisseurs burundais disent que suite à la rareté des devises, leurs activités tournent au ralenti car, selon eux, La Banque centrale livre les devises à compte-gouttes. Même celui qui en a sur son compte bancaire n'a pas le droit de retrait. Sans la permission préalable de la Banque de la République du Burundi, déplore ce quotidien en ligne. Et certains ont préféré réduire le nombre d'employés et chercher à investir dans d'autres pays. D'autres risquent de tomber en faillite suite au manque de devises. Sans parler des Burundais qui ont perdu de l'emploi suite à cet état de situation, écrit toujours net presse. Revue de la presse. Signature d'une convention de financement pour les projets de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise qu'il s'agit d'un financement de 110 millions de dollars américains pour trois ans, 2021-2023, qui servira au projet que le ministère en charge de la santé publique a soumis au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ces fonds seront gérés par l'OPNUD, comme l'a voulu le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, pour le financement de ces trois maladies, écrit l'ABP. Selon ce journal, le ministre de la Santé, Dr Tadendi Koumana, a fait savoir qu'on avait soumis ses projets pour un montant de 118 millions de dollars américains et que donc les 8 millions de dollars américains qui restent seront gérés par l'unité de gestion du ministère de la Santé publique pour contribuer au renforcement du système de santé d'une manière générale. Enfin, dans le but de promouvoir la pêche durable et l'économie bleue au niveau de l'EAC, La FAO et l'autorité du lac Tanganyika ont lancé officiellement ce jeudi 3 décembre 2020 un projet triennal dénommé « Lake Tanganyika Fisheries Management », la TIFAM en sigle, rapporte la NOVA. Pour Ang Obama, représentant de la FAO, cité par son confrère, la mise en œuvre de ce projet permettra de contribuer à la réduction et à l'atténuation de nombreuses menaces qui pèsent sur le lac, ainsi que la réalisation de l'objectif 2 de la FAO, rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables. Son confrère en ligne précise que ce projet est financé à hauteur de 2 millions d'euros par l'Union européenne au Burundi et qu'il s'étend sur quatre pays, dont le Burundi, la Zambie, la RDC et la République unie de Tanzanie. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine.